Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du tafsir de Surah Fatir Et on est arrivé, on va commencer aujourd'hui par euh, la suite de quest ce qu'on a expliqué hier euh, On était arrivé au verset, au verset 15, on a lu euh, le verset 15 et on l'a expliqué Et donc, euh, Inch'Allah, on, on a lu la, la, le tafsir de Sheikh Al-Sa'adi, Abdurrahman Al-Sa'adi, euh, au sujet de ces versets-là, le verset 15 et le verset précédent. Et maintenant, Inch'Allah, on va lire euh, la suite du tafsir. InshaAllah, sauf qu'on va le lire avec euh, le tafsir de l'imam Ibn Kassir, InshaAllah, pour compléter un peu plus... Euh, la signification puis rajouter quelques quelques points inshallah donc euh, le verset 15 c'est ya ayuha anas antum alfuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala bi aziz donc ça c'est الآيات، puis après Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعم مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير C'est-à-dire, ô âmes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui est riche et qui se dispense de tout, qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme une, une âme surchargée de, de péchés Appel à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, une autre âme, même si c'est un proche parrain. Je n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salat. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. <coughs> le Cheikh, euh, l'imam du Kathir, dans le Tafsir, il dit, يخبر تعالى بغناه عما سواه وبافتقاره وبافتقار المخلوقات اليه كلها وتذللها بين يديه فقال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء اي هم هم محتاجون اليه في جميع الحركات والسكنات وهو تعالى الغني عنهم بالذات ولهذا قال عز وجل وهو الغني الحميد أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه, ويشرعه وقوله تعالى إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم وما هذا عليه بصعب ولا بممتنع en dat is het gezegd van de Allah. Dus, de scheik, de imam Ibn Kathir, il explique, il dit que Allah SWT nous informe dans ce verset de sa richesse. Hein, de sa richesse et du fait qu'il il n'a aucun besoin de quoi que ce soit et de quiconque. Et qu'il se suffit à lui-même. Et ça, ça fait, ça fait partie de de ses noms et de ses attributs de perfection. Et c'est euh, quelque chose qui, qui lui est particulier, parce que tout ce qui est en dehors de lui a besoin de lui, tandis que lui n'a besoin de personne, hein, il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Et, et en même temps, c'est une, euh, une chose qui distingue. Hein, Celui qui mérite d'être adoré De tout ce qui est adoré parmi les fausses divinités En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Puisque tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Par les hommes Ont besoin de, de quelqu'un Ont besoin de quelque chose Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala qui est Celui qui est adoré en toute vérité eh bien lui il n'a besoin de rien Et de quoi, il n'a besoin de personne hein, Il n'a pas besoin de quoi que ce soit Il se suffit à lui-même Et toutes les créatures ont un besoin et sont pauvres vis-à-vis -vis de lui. Elles ont toutes besoin de lui et elles sont toutes soumises devant lui et humiliées devant, devant, devant sa présence, devant lui. Donc Allah s'adresse à l'humanité tout entière. Il dit « Oh vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah » c'est-à-dire vous êtes les gens qui qui qui êtes indigents, vous êtes dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que vous faites, dans tous vos mouvements et dans tous vos, vos repos. Peu importe dans quel état vous êtes, vous avez besoin d'Allah subhanahu ta'ala. Et tandis que lui, il est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche en sa personne même. Hein, ça fait partie de son être, sa richesse fait partie de son être, hein. Et c'est pour cette raison-là qu'Allah Allah dit justement Wa al Rani al Hamid. C'est lui le riche, celui qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. Et c'est lui seul qui possède cette richesse. Et il n'a aucun, aucun partenaire dans cette richesse. Et il est al Hamid fi jam'i ma yaf'aluhu wa yaquluhu. donc il est le digne de louange dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et dans tout ce qu'il prédestine, qu prédestine et qu'il euh, qu détermine, et dans tout ce qu'il a légiféré. Donc il est digne de louange dans toutes ces choses-là. Et il dit Si Allah le veut, il vous fera disparaître et ramènera une créature nouvelle. C'est-à-dire, s'il voulait, il vous ferait partir, il vous ferait disparaître. Tout, vous, vous tous, c'est-à-dire tous les êtres humains. Il vous ferait tous disparaître, hein, et il ramènerait une autre créature complètement différente. Et ça, ce n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, ça nous, ça nous fait, ça nous fait comprendre la reconnaissance qu'on a et qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'il nous a créés et qu'il nous donne de ses grâces, hein, et qu'il n'a aucun besoin de nous. Donc, ça nous fait comprendre que, Dans ce cas-là, on doit être encore plus reconnaissant hein? Il n'a aucun besoin de nous C'est ça le point hein? Qui est important à comprendre Parce qu'il y a des gens qui pensent que Si Allah Subhanahu wa Taala nous a créé C'est parce qu'il a besoin de nous Pas du tout, il n'a pas besoin de nous Il n'a besoin de rien Il se suffit à lui-même Et donc, euh, si, on lui si on lui obéit hein? Ça ne lui rajoute rien dans son royaume Et si on, ne le déso, si on ne lui obéit pas Ou si on le désobéit on lui désobéit, Et eh bien ça ne lui enlève rien Dans son royaume Et comme les ulama l'ont expliqué Si on l'obéit et si on l'adore C'est pour notre bien à nous Et c'est pour nous-mêmes Et si on lui désobéit Et si on contredit ses ordres hein, Et qu'on fait des péchés Et eh bien c'est à nous-mêmes qu'on se fait du tort Et c'est pas à lui hein. Contrairement à certains égarés Ou certains Euh, pêcheurs certains mécréants qui veulent parfois défier Allah subhanahu wa ta'ala ou défier les croyants en montrant leur péché ou en exhibant leur péché devant eux, en pensant qu'en faisant ça, ils font du tort à Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'en pensant qu'en faisant ça, ils font du tort aux croyants alors que la réalité, c'est qu'ils ne font que du tort à eux-mêmes et c'est ça la réalité euh, ensuite Le cheikh il, il uh, cite la, euh, Il mentionne que Donc, que ça, c'est pas difficile pour lui Si Allah SWT voulait, il nous ferait disparaître tous Et il ramènerait un autre peuple Ou une autre créature Qui nous remplacerait Et ça, c'est ce quelque chose qui est facile Pour Allah SWT C'est pas du tout difficile, ni impossible Pour Allah SWT Parce qu'il n'y a rien qui est difficile pour lui Et il n'y a rien qui est impossible pour lui Et donc, lorsqu'on est conscient de ça, et bien ça doit nous pousser à être encore plus obéissant et encore plus reconnaissant de la grâce d'Allah et ça nous pousse également à avoir encore plus de crainte et d'humilité envers Allah et je me souviens souvent j'ai même eu des discussions parfois avec euh, avec des couffards parmi les, les chrétiens les, les témoins de Jéhovah et d'autres Il y a un imam avant l'islam Et je me souviens que euh, Certains d'entre eux disaient Quand je leur mentionnais Que Allah subhanahu wa ta'ala était tout puissant Ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la fitra De chacun d'entre nous C'est à dire Tout le monde en lui-même Au fond de lui-même Il est conscient que Allah existe et qu'il est tout puissant Ça c'est des choses hein, Qui font partie c est, c est, Ça fait partie de la fitra hein? Ça fait partie de la fitra Donc Quand, on mentionne, quand je mentionnais, je me rappelle Et je n'avais pas encore euh, étudié yani, l'Islam, le Coran Mais même dans la Bible on en mentionne des choses de ce genre-là Donc euh, Allah est tout puissant et qu'il n'a besoin de, de rien Et quand je leur disais que Allah s'il veut Il peut détruire toute la terre, toute la création, tout l'univers Il n'a besoin de rien Et eux, ils, ils, euh, ils, euh, ils, ils détestaient entendre ça Ils détestaient entendre ce genre de de, de, de, de paroles, de vérité. Hein? Il disait, non, Dieu ne va pas détruire ce qu'il a créé hein? et des choses de ce genre. Ce n'est pas parce qu'il il y a un euh, pour dire qu'il détruit ce qu'il a créé, c'est pour montrer que il est tout puissant et qu'il n'a besoin de rien et besoin de personne et que c'est nous qui avons besoin de lui. Et donc, on doit reconnaître ça et se soumettre à lui et être humble envers lui et s'humilier Et faire preuve de soumission Et reconnaître qu'il est tout puissant Et avoir de l'amour et de la crainte pour lui hein? Donc ensuite La, la, suite, la, la suite de qu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset euh, On revient maintenant au tafsir, euh, au tafsir de l'imam Sa'adi euh, Lorsqu'il dit Après il dit Donc hier on a mentionné par rapport au tafsir dans surat euh, dans, euh, du verset qu'on a expliqué euh, le verset 15, on a expliqué également le verset 16 qui dit in y a dans le tafsir de Saadi on a donné les deux possi possibilités de signification celle qui est mentionnée dans, par Ibn Kassir, on l'a mentionné hein il peut vous faire disparaître et vous détruire tout et ramener une nouvelle création donc ça c'est menace en même temps puis euh, pour montrer sa toute puissance et sa volonté. Et également, Euh, la deuxième possibilité c'est à dire que Allah subhanahu wa ta'ala va effectivement faire euh, détruire toute cette création et par la suite il va tous nous ressusciter hein, au jour de la résurrection par sa volonté et que c'est pour montrer donc que sa volonté lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose et eh bien ça s'est exécuté hein, et tout ce qu'il veut euh, est, est mis en, en application selon sa volonté et qu'il est capable de nous recréer en une nouvelle création après la mort. Euh, et que ça c'est selon un terme fixé, et donc il peut, ce terme-là ne peut pas être devancé ni reculé. Et ce, cela n'est pas difficile pour Allah, et bien il y a un ishaïk, il dit que la deuxième signification, et bien elle est supportée justement par qu'est-ce qui suit dans l'explication du verset Euh, du fait que ça ce serait au sujet de la résurrection puisque il dit euh, à la suite de ce verset là Allah subhanahu wa dit et aucune âme ne portera le poids d'une autre. Wa la taziru wazratun wazra ukhra. Au jour de la résurrection, chaque un est récompensé par ses actes. Et personne ne porte le péché d'un autre. Et si une نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا فإنه لا يحمل, لا, يحمل لا يحمل عن قريب وليس حال الاخره بمنزلة حال الدنيا يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد oulaw ala walidehi wa aqaribihi. Et donc euh le Sheikh explique que au, au jour de la résurrection, chacun sera rétribué selon ses œuvres et personne n'aura apporté le péché de quelqu'un d'autre. Hein, et donc ça c'est une réponse à ceux parfois qui essaient de justifier leur péché à eux par rapport à ce que d'autres ont fait, ou qui, qui veulent parfois s'abstenir de suivre la vérité, ou de faire ce qui est obligatoire pour eux de faire, en cherchant d'utiliser comme euh, prétexte ou comme euh, excuse euh, ce que font les autres comme péché. Hein? Par exemple, ceux qui vont dire « Ah, mais moi, je ne veux pas accepter, par exemple, l'islam », parce que j'ai vu des musulmans qui font des mauvaises choses, ou qui font des péchés, ou qui font de l'injustice, ou qui pensent à tout, à tout ce qui se passe aux autres autour de, de, de lui hein, comme argument ou prétexte pour ne pas suivre l'islam, eh bien, ça, ce n'est pas un argument, puisque ceux qui, font, euh, ceux qui font des péchés ou des mauvaises choses parmi ceux qui se disent musulmans, eux, ils seront jugés pour ça, et toi, tu seras jugé pour toi. Donc, pense à ta, à ta propre personne, dans le sens que commence par te sauver toi-même et accepter la vérité pour toi-même et appliquer ce que Allah t'ordonne, et puis par la suite, hein, tu pourras penser aux autres. Mais pour l'instant, commence par toi-même. Commence par toi-même et pense à tes péchés à toi, au lieu de penser aux péchés des autres. Hein? Donc ça c'est un, un, un point important dans ce sens-là pour dire, préoccupe-toi pas du péché des autres ou des erreurs des autres. Si eux ils ont désobéi, c'est pas euh, C'est pas quelque chose qui, qui va euh, Qui doit t'empêcher de suivre toi la vérité. Ou la même chose pour ceux parfois qui euh, apprennent des choses au sujet de la salafie hein, et ils disent par exemple. Moi, je suis en accord avec le Coran et, et la sunna et la compréhension des Salaf salih. Sauf que euh, j'ai rencontré certaines personnes qui se disaient salafis et je ne suis pas en accord avec eux parce qu'ils ont un mauvais comportement avec les autres. Eh bien, on, on leur répond à ces gens-là que si ces gens-là ont, ont eu, eux, un mauvais comportement, hein, déjà, en, en, en partant, il faut... Euh, yani savoir qu'est-ce que signifie le comportement selon le Coran et la Sunna et dans quel contexte euh, yani la personne a mal agi pour voir euh, parfois, il des, parfois il y a des contextes euh, qui peuvent être un peu euh, compliqués donc des fois c'est mal interprété ou c'est interprété comme étant un mauvais, un mauvais comportement alors que ce n'est pas le cas donc il y, a des, il y a des exemples comme ça mais sinon aussi Euh, même si c'était le cas que certaines personnes Qui se disaient salafi n'avaient pas eu un bon comportement Ou n'agissaient pas correctement Ou ont commis des péchés Et bien ça c'est pas un prétexte Pour que toi tu refuses de, de suivre la vérité Qui est la voie des salafistes. Puisque chaque personne au jour de la résurrection Aura apporté ses péchés hein, à elle Et elle ne sera pas questionnée hein, Ou demandée par rapport au péché des autres Et c'est pour ça que le verset, justement, il dit « Aucune âme n'aura apporté le péché d'une autre âme. Chacun sera rétribué et jugé selon ses actions à elle. » Donc, que la personne se préoccupe de sa personne à elle, à elle en premier. Et qu'elle accepte la vérité pour elle-même en premier. Et qu'elle soit elle-même une bonne exemple. Hein, et qu'elle donne elle aussi la bonne exemple aux autres, en premier. Et puis par la suite, si elle a réussi à faire ça et qu'elle a appris comme il faut la vérité et les principes de, de l'islam, eh bien par la suite, elle pourra penser au sort des autres, essayer de les aider, essayer de leur, de, de leur enseigner, de leur euh, ordonner le bien, de leur interdire le mal, mais, euh a ni euh, juste d'utiliser les autres comme prétexte pour faire des péchés, pour que nous, on puisse faire des péchés, Ou, euh, d'essayer de mentionner, par exemple, les erreurs des autres pour, pour, comme prétexte pour ne pas suivre la vérité soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et Allah, il dit même à la suite, donc, justement, de ce verset-là, tad'u C'est-à-dire, نفس euh, Si il y a une âme qui est, qui est surchargée de péché et de désobéissance, et qu'elle appelle à l'aide pour que des gens viennent l'aider à porter la charge de ses péchés au jour de la résurrection, parce qu'elle en a trop, eh bien, aucune personne ne viendra l'aider. Aucune personne ne viendra l'aider à porter cette charge, parce que les gens vont porter, au jour de la résurrection, les gens vont porter leurs péchés sur leur dos, hein, et ils vont devoir le supporter. Hein? Donc c'est quelque chose qui qui sera très lourd. C'est pas quelque chose qui sera facile. Et la personne qui en aura qui aura tellement de péchés, qui, qui aura trop de péchés, elle va chercher de l'aide. Elle va demander aux gens aidez-moi à porter cette charge parce que c'est trop lourd. J'ai trop de péchés, j'ai trop de désobéissance. À Allah et, je et maintenant ça c'est sur mon dos. Je dois je dois le porter au jour de la résurrection. Et eh bien, aucune âme ne pourra venir les aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « la yuhmal minhu shay'un kana Même si c'était des proches, même si c'était des proches parents, c'est-à-dire même tes proches, tes, tes, tes, tes frères, tes amis, tes, tes, tes parents, dans cette vie tes parents, hein, ils te, ils te supportaient, ils t'aidaient, hein. Depuis ton, ton tendre enfance, quand, quand tu étais tout petit, quand tu étais bébé, jusqu'à ce que tu grandisses, ils se sont occupés de toi et ils t'ont toujours supporté et aidé lorsque tu avais des problèmes et tout. Et sinon c'est tes frères, tes, tes, tes, tes parents, tes proches, tes oncles, tes tantes ou autres. Ils t'ont ils aidé, tes proches de ta famille. Donc ils, ont, ils sont venus en aide, euh, ils, ils se sont... Euh, Proposés pour t'aider lorsque tu avais des difficultés tes amis hein, tes amis, les gens que tu côtoies tes collègues ou autres ils, peuvent, ils pouvaient t'aider dans cette dunia si tu avais quelque chose à porter ou si tu devais transporter quelque chose ou si tu devais faire quelque chose au jour de la résurrection personne ne t'aide à porter quoi que ce soit hein. tous tes péchés, tes œuvres, tu dois les porter toutes seules, toi-même Hein? Donc la situation de, Et, et l'état De qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà C'est pas comparable à la situation de qu'est-ce qui se passe Dans cette dunia Où dans la dunia euh, L'ami aide son ami hein? Et le proche aide le proche hein? Dans cette vie d'ici-bas, non Dans cette vie d'ici-bas, oui Mais dans l'au-delà, non Dans l'au-delà, au jour de la résurrection Chaque personne hein, Ne pense qu'à lui-même Et personne n'a de droit sur personne, hein, même si c'était les proches parents, ou les, euh, les parents, ou les proches, ou les, euh, les, euh, les, euh, les voisins, ou autres, ou les amis. Personne n'aide personne, personne ne peut faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Chacun pense à sa propre personne au jour de la résurrection. انما انصفت الله سبحانه وتعالى يليق بك انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه اي هؤلاء الذين يقبلون النظاره وينتفعون بها اهل الخشيه لله بالغيب اي الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركادها وواجباتها وخشوعها لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضيعه العقاب والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك الشيخ يقول « Tu peux uniquement, ou tu vas uniquement avertir, hein, tu vas avertir, tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, c'est-à-dire qui craignent leur Seigneur sans le voir, hein, sans l'avoir vu, et qui accomplissent la salat. » Le Cheikh explique ce verset-là, le Cheikh Sa'adi, il dit « Ceux que tu avertis, c'est-à-dire que tu vas avertir de l'enfer et que tu vas avertir du châtiment qui, qui a été préparé pour les gens qui désobéissent à Allah et les gens qui euh, désobéissent aux messagers. Hein. Ceux que tu vas avertir de ça, c'est uniquement ceux qui acceptent l'avertissement et qui en profitent. Hein, qui, qui en profitent, c'est-à-dire ils, ils prennent une leçon de ça et ils, ils, ils mettent ça en application c'est-à-dire les gens qui ont la crainte d'Allah d'el-raib rêvent c'est-à-dire qu'ils craignent Allah dans les moments où ils sont en secret et dans les moments où ils sont euh, devant les autres que ce soit en secret ou en public hein? que ce soit euh, ouvertement ou caché Hein, ce sont les gens également qui établissent la salat. Et qui établissent la salat, mais pas juste n'importe quelle salat. Qui établissent la salat avec ses conditions, avec ses euh, limites, avec ses règles, avec ses piliers, avec ses, ses, ses obligations, avec sa concentration et son humilité. Hein? Ça c'est la salat qui est exigée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et... Euh, le cheikh explique que les gens qui ont la crainte d'Allah c'est les gens qui euh, euh, qui ont la crainte d'Allah et que cette crainte-là les amène euh, c'est la crainte d'Allah qui amène le serviteur à agir d'une façon qui fait que elle craint que c'est-à-dire que Le cheikh explique que la crainte d'Allah, c'est quelle crainte C'est la crainte du serviteur qui va l'amener à faire les actions que s'il les néglige ou qu'il les délaisse, il va avoir un châtiment. Et qui le pousse à s'enfuir des, des actions dont, il, dont on craint que si on les fait, eh bien, on aura un châtiment en les faisant. Donc, c'est ça le but de, de la crainte, en fait. La crainte d'Allah, c'est pour amener le serviteur à, à faire ce qui est ordonné, parce que s'il ne le fait pas, il craint de se faire châtier par, ce, hein, par le fait qu'il a abandonné cette chose-là. Et également, c'est de s'écarter et de fuir de ce qui euh, est un péché, de ce qui est interdit, à cause de la crainte du châtiment qui découle de ça. C'est ça la, la crainte. La crainte d'Allah, ce n'est pas juste une parole avec la bouche. C'est quelque chose qui doit pousser le serviteur à agir. C'est quelque chose qui doit pousser le serviteur, l'homme ou la femme, à faire ce que Allah ordonne et à s'écarter de ce qu'il interdit. Donc si quelqu'un dit par exemple, moi je crains Allah, je crains personne sauf Allah, mais qu'il ne fait pas qu ce qu'Allah ordonne. Par exemple, quelqu'un dit, moi je crains, je crains Allah seul, je crains personne d'autre que lui. J'ai la crainte d'Allah, mais il ne fait pas la salade par exemple. Ça veut dire qu'il ne craint pas Allah. S'il si dit qu'il craint Allah, mais qu'il désobéit à Allah, il regarde ce qui est haram. Où il fait ce qui est haram, où il boit ce qui est haram Où il, il mange ce qui est haram, et ainsi de suite Eh bien, il ne craint pas Allah comme il faut hein? Soit il ne craint pas Allah du tout Ou soit il ne craint pas correctement, complètement, comme il doit D'accord? Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a soit une faiblesse dans la foi Une faiblesse dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala Et euh, la personne, donc, quand elle a établi sa salade correctement, cette salade, elle doit avoir un effet aussi sur lui. Et cet effet, c'est que ça doit l'amener à faire le bien, et à s'écarter, et à cesser de faire les péchés, la turpitude et le mal. Hein? Parce que des fois, on, on remarque qu'il y a des gens qui font la salade, et ça c'est une chose qui est vraiment surprenante et étonnante parfois, Qu'ils font la salade cinq fois par jour, et même parfois, ils la, ils prient ces prières, ils prient la prière à la mosquée, mais qu'il n'y a rien de, il y a rien qui change dans leur façon de vivre, et dans leur façon d'être, et dans leur façon de s'habiller, et dans leur façon d'agir, et dans leur comportement, et dans leurs habitudes de vie. C'est comme si, ils font ça, juste comme, comme si c'était une habitude qu'ils ont prise. Hein? Mais, en dehors de ça, il n'y a rien qui change. Ils ne font pas d'efforts pour augmenter leur compréhension et leur connaissance de l'islam. Ils ne font pas d'efforts pour changer leur façon de s'habiller, pour cesser hein, de ressembler ou d'imiter au Koufar et au Moucherikim. Ils ne font pas d'efforts, par exemple, pour abandonner certains péchés. Par exemple, juste comme exemple, raser la barbe, laisser les pantalons qui traînent en bas de la cheville, euh, par exemple, porter des vêtements serrés lorsqu'ils vont prier. Euh, par exemple, porter des casquettes hein, en allant à la mosquée Par exemple, euh, porter des vêtements avec des dessins Et des images et des écritures de la mode hein. Ou bien, par exemple, euh, faire des coupes de cheveux <coughs> Qui sont des imitations des coups forts Ou bien, par exemple, euh, fumer la cigarette Parfois, tu vois des gens qui vont fumer la cigarette juste en face de la, en face de la mosquée. C'est-à-dire, ils sortent de la prière, aussitôt qu'ils sont arrivés dehors, ils allument la cigarette. Et quand ils voient quelqu'un, ils la mettent derrière le dos, et ils disent « Assalamu alaikum alaikum salam ». Salam. Mais ça, c'est la honte. Hein Des exemples comme ça, de la part de personnes qui, qui prient à la mosquée. Des fois, tu les vois, par exemple, dans certains pays, C'est des gens qui prient à la mosquée, puis quand ils sortent de la mosquée, qu'est-ce qu'ils font Ils vont que s'asseoir dans les cafés. S'asseoir dans les cafés. Je ne dis pas, hein, parce que je sais que dans certains pays, il y a les cafés, il y a de l'alcool dedans. Hein dans, tandis que dans d'autres pays, les, les, dans pays il, y a, il y a les cafés, c'est seulement du café, des jus, et il n'y a pas de, de boisson alcoolisées dedans. Mais même dans ces endroits-là où il n'y a pas de boisson alcoolisée eh bien, qu'est-ce que les gens font dans ces endroits-là Eh bien, ils s'assoient, ils font al-qil ou al-qal, de perdre leur temps à raconter n'importe quoi, à parler de n'importe quoi, juste de la dounia ou des choses de ce genre. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font Ils s'assoient au bord de la rue, sur les, terrains, sur les terrasses, ils regardent les femmes, ils regardent les gens qui passent, et ils restent là toute la journée comme, comme des comme des gens qui ne savent pas quoi faire de la vie, comme s'ils avaient été créés juste pour rester assis sur les terrasses pour regarder les gens qui passent, et pour discuter de, de, et perdre leur temps de cette façon-là. Et on dirait que c'est devenu un mode de vie pour une partie de la population dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Hein? Pour, les, pour les gens qui, même ceux qui vont à la mosquée, cinq fois par jour parfois, au lieu de profiter de leur temps à faire des choses qui sont vraiment importantes pour leur, pour leur akhira et pour leur dunya aussi, et euh, faire des choses qui sont bénéfiques pour eux. Donc, il y en a quelqu'un qui a compris l'islam, qui a compris la valeur de, de l'adoration d'Allah, qui a compris l'importance de chaque seconde dans sa vie qui comprend la valeur et la signification de cette salade que tu fais. Mais c'est pas possible que après des années que tu fais, que tu fais la prière et que cette prière-là, elle t'aide pas ou elle te pousse pas à changer ces mauvaises habitudes-là et à cesser d'agir de cette façon-là. juste ici, par exemple, à Montréal, dans un des quartiers où il y a beaucoup de musulmans, eh bien, parmi les, les, les commerces qu'on retrouve, Hein, sur, sur, la même rue, hein? Dans, une, dans un petit bout de rue, il y en a de même pas, peut-être deux ou trois kilomètres, hein? Le, le, dans un quartier dont la rue principale elle est peut-être de trois kilomètres seulement, on retrouve comme sept, environ sept cafés. Subhanallah. Sept cafés, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens, ils ont pas d'autre chose à investir leur argent que à faire du café? Et que les gens, ils ont rien d'autre à faire qu'aller s'asseoir dans ces endroits-là pour perdre leur temps, hein, et parler de n'importe quoi. Donc, il y a un problème. Donc ça, c'est des exemples. Hein, des exemples que cette prière-là que tu fais, il faut qu'elle te pousse à changer. Et la crainte d'Allah, c'est pas juste une parole qu'on dit avec la bouche. Des fois, tu vois des gens qui, prie pas, qui jeûne pas, qui font aucune acte d'adoration, qui désobéissent tous les commandements d'Allah et puis euh, quand ils parlent avec quelqu'un pour se montrer dur ou se montrer fort ils disent moi j'ai peur de personne sauf d'Allah en voulant dire j'ai pas peur de toi j'ai pas peur de, de quelqu'un d'autre j'ai peur de personne, j'ai juste peur d'Allah mais ça, les gens qui parlent de cette façon là, des, des, en général c'est des ignorants c'est-à-dire des gens qui connaissent pas Allah ce à là Parce que s'il craignait vraiment Allah, eh bien, il ferait qu'est-ce que Allah ordonne. Donc quand quelqu'un te dit ça, il dit moi je crains personne sauf je crains seulement Allah, tu lui dis non c'est pas vrai. Parce que si tu craignais vraiment Allah, tu ferais les cinq prières par jour. Hein? Et tu, tu obéirais à ce que Allah t'ordonne de faire et tu t'écarterais de ce que Allah a interdit. Donc si tu agis de cette façon là, tu ne crains pas Allah. Hein? Et pas juste devant les gens, mais également en privé et en secret. Donc, c'est ça la crainte d'Allah. Allah hein? On demande à Allah qu'il nous aide et qu'il nous donne cette crainte et qu'il emplisse notre cœur de cette crainte en lui. Hein? Cette crainte qui nous pousse à l'obéir et qui nous pousse À nous écarter de ce qui est haram et qu'il mette également en nous l'amour en lui, l'amour de ce qu'il aime et également son amour et euh, l'amour de ceux qu'il aime et de ceux qu'il aime. Qui hein? Qu nous pousse justement à vouloir l'obéir et qui nous pousse à vouloir faire encore plus d'efforts dans son adoration. Ensuite, الله سبحانه وتعالى الزي ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه <تصفيق> شيخ الزي اي ومن زكى نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الاخلاق الرذيله وتحلى بالاخلاق الجميله من الصدق والاخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوي الأخلاق فإن تزكيته يعود نفع نفعها إليه ويصل مقصودها إليه ليس, ليس يضيع من عمله شيء وإلى الله المصير فيجازي الخلائق ala ma aslafuhu wa yuhasibuhum ala ma qaddamuhu wa ma amiluhu Wala la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha Wala wa la yughadiru wa la kabiratan illa ahsaha ayna donc le Sheikh explique ensuite il dit quiconque se purifie se purifier ne se purifie que pour lui-même et vers Allah est la destination. Donc, le Cheikh al dit, il explique que celui qui a purifié sa personne, qui a purifié son âme, en la nettoyant des imperfections et des défauts qu'il y a dans son âme, comme par exemple l'ostentation, il a purifié et nettoyé son âme des de, de différentes formes de ria, d'ostentation, de vouloir faire des actions ou de dire des choses, Hein? Pour se faire voir Et pour se faire louanger Et glorifier des autres hein? Et non pas pour Allah seul Donc ça c'est al-riya Il faut se purifier de ça Il faut se purifier également de l'arrogance Qu'on qu peut avoir Ou de l'orgueil qu'on peut avoir dans notre cœur Et de la fierté hein? Ou bien euh, Al-Kibre Le fait de Comme le prophète Al sallallahu alayhi sallam il a expliqué Al-Kibre qu'est-ce que c'est C'est e euh le haq w ghamt nas c'est-à-dire l'orgueil l'arrogance c'est quoi c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens c'est ça ou bien de du fait que tu te sens supérieur aux autres ou supérieur Hein, à tes frères ou aux autres personnes en général et que tu rejettes la vérité. Hein, tu refuses de te soumettre par fierté, par orgueil parce que tu t'élèves toi-même, tu te grandis toi-même. Et la pire orgueil, bien entendu, c'est l'orgueil envers Allah. Lorsque quelqu'un est orgueilleux devant Allah au point de refuser de, so, de se soumettre à lui hein, et de, de refuser de, de, de l'obéir. Comme Iblis, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, sous l'ordre d'Allah. Et également, lorsque quelqu'un rejette le message des messagers par, par fierté, par orgueil, hein, par arrogance, eh bien, ça c'est des exemples, ça c'est coffre. Tandis que, si quelqu'un il est fier et arrogant ou orgueilleux devant ses frères, dans... Euh, son comportement avec eux et des choses de ce genre eh bien ça aussi c'est quelque chose qui est mauvais parce que le croyant n'a pas le droit de mépriser un autre croyant hein? et également le mensonge de, des personnes qui prennent comme comportement le mensonge ils mentent dans leurs paroles ils mentent dans leurs actions et ils prennent l'habitude de mentir et de dire le contraire de la vérité Et ça, c'est un des pires comportements. Un des pires comportements. Et elle riche aussi, le fait de tricher. De tricher d'autres les, les, les, de, de personnes. Hein, de tricher dans le commerce. De tricher dans, euh, y en dans nos interactions avec les gens. De tricher dans, les, dans, les, dans le travail. De tricher dans les examens à l'école. De tricher, peu importe. Quel domaine que tu triches, tu, tu, tu déformes la, la vérité, hein, tu mens. Ça, ça fait partie de, des pires comportements. De même que Al-Makrul d'agir par ruse et par complot, d'agir par, euh, par sournoiserie, par hein, par trahison, de trahir les gens, trahir leur confiance. Ça, c'est parmi les pires comportements que quelqu'un peut avoir. Anifaq, hein, l'hypocrisie. Et qu'est-ce qu'on appelle parfois aussi, zulwajhein, hein, c'est-à-dire celui qui a deux visages. Celui qui a deux visages. Avec des gens, il parle d'une façon, et il leur dit oui, on est d'accord, on est ensemble, c'est correct, qu'est-ce que vous faites, je suis avec vous. Puis, il va vers les gens qui sont en opposition avec les gens de la vérité par la suite, que ce soit euh, parmi les koufars, les mouchikines, comme les, les hypocrites ceux qui euh, détestent l'islam qui ont une hypocrisie majeure une hypocrisie majeure c'est-à-dire qui les fait sortir de l'islam parce que dans leur cœur ils sont des ennemis de l'islam mais ils le cachent hein, ils se font passer pour des musulmans alors qu'au fond de leur cœur ils ne sont, sont pas musulmans ils sont juifs ou chrétiens, ou euh, idolâtres, ou athées, ou laïcs, ou communistes, ou démocrates, ou socialistes, ou autres, mais ils sont pas musulmans, mais ils se font passer pour des musulmans. Hein, ces gens-là, c'est des munafiqun, leur nifak, c'est un nifak majeur. Tandis qu'il y a d'autres, c'est pas des koufabs nécessairement, mais ils ont un comportement d'hypocrite. Hein Et ça c'est le nifaq mineur, hein. Comme par exemple, euh, ils sont avec les, les musulmans qui suivent la Sunna, ils leur parlent comme s'ils sont avec eux. Et ils disent oui, nous on aime la Sunna, on aime le, on aime euh, yani Sunna al Jama'a, on suit la voie des Salaf et on est sur la compréhension des Salaf au Salih. Et puis quand il va avec les gens de bid'a, parmi les Hizbuiens, parmi les lesإخوان, parmi les Tablighiens, Hein? Et parmi les gens qui suivent d'autres groupes et d'autres tendances d'égarement, il, il va vers eux puis il dit non, en réalité je suis avec vous, ces gens-là, les salafis, ce n'est pas des gens qui sont vrais, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est une forme de nifaq aussi. C'est une forme de nifar. Aussi, forme de nifar. Ou bien même des gens qui agissent d'une façon avec des gens, puis qui disent le contraire de ce qu'ils disent, mais quand ils sont avec d'autres, ils disent le contraire. Hein? Ça, c'est comme le prophète Sanson a parlé. Elle, elle, az la personne qui a deux visages. Et il y en a même qui ont trois visages, quatre visages, cinq visages, Allah el-musta'an. Ça ça fait partie des pires comportements. C'est comme des gens qui agissent comme des caméléons. Ça c'est parmi les pires comportements que le musulman, n'a pas le droit d'avoir. Tu vois des musulmans par exemple, Allah el-musta'an, qu'ils soient avec des koufars au travail, et qu'ils voient que des koufars qui se moquent de, de, de certains aspects de la religion. Eh bien, il rit avec eux, il rigole avec eux hein. Et il rentre dans les blagues avec eux Contre les musulmans, contre l'islam Et puis quand il retourne avec les musulmans Il parle comme s'il est avec les musulmans Ça c'est une forme de, de nifak Ça c'est une forme de nifak grave hein? Parce que se moquer de l'islam c'est kufr Se moquer de l'islam et des musulmans Et des aspects de la sunna, c'est kufr Ça fait partie des nawak' de l'islam Il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Euh, également, il y en a donc que tous les mauvais comportements que quelqu'un peut avoir dans son cœur, il faut s'en purifier et s'en nettoyer. Comme par exemple, euh, il y, en a, il y en a la jalousie, la rancune et des choses de ce genre. Donc le musulman, il doit se purifier lui-même de ces maladies-là qu'il a dans son cœur Et se parer des plus beaux comportements Comme le fait d'être véridique, d'être sincère D'avoir une pureté d'intention, une pureté dans ses actions Quand il agit, il agit que pour Allah Il fait preuve d'humilité et de modestie Il est modeste, il n'est pas orgueilleux, et arrogant et fier Avec ses frères C'est-à-dire, il ne va pas être dur avec ses frères Il va être doux avec ses frères hein? Et il va être sincère avec les serviteurs d'Allah Dans le sens qu'il va leur donner le bon conseil Et il va agir avec eux pour leur bien, hein? Pour, pour leur bien. Et il a également le, le cœur en paix Par rapport à ses frères C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de rancune, contre quelqu'un. Parce que la personne a fait une erreur ou a mal agi envers elle. Eh bien, il euh, il va pas garder ça dans son cœur, euh, Yanni, pour dire, par exemple, à ah, lui, il m'a fait ça, je l'oublierai jamais, je le pardonnerai jamais. Parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens, si jamais quelqu'un lui a fait un tort ou a agi d'une façon avec la, avec elle, euh, Yanni, il a agi incorrectement ou lui a fait un tort quelconque, il ne va jamais le pardonner. Et même des fois, comme ça peut arriver même entre un, entre un homme avec sa femme. Hein? Une femme, par exemple, son mari lui a fait une injustice, il dit, ah mais je ne vais jamais le pardonner, je ne vais jamais l'oublier. Peut-être même des années après, elle va lui rapporter encore euh, la, la chose qui est arrivée alors qu'elle avait pardonné déjà au début. Alors, euh, allez, ça c'est des exemples, hein, des exemples comme ça, des gens qui ne pardonnent pas. Et ça, c'est pas correct. Hein. Donc, si on s'est excusé et on a accepté les excuses, eh bien, il faut être, hein, il faut être euh, le cœur le en paix. Il faut oublier la rancune qu'on peut avoir. Et Également, tous les mauvais comportements Que quelqu'un peut avoir Il faut se purifier de ça Et De se débarrasser de tous les mauvais comportements Qu'on pourrait avoir Et c'est ça de se purifier hein? Et celui qui se purifie de cette façon-là eh bien, le, le, le bienfait de ça, ça revient à lui-même C'est la personne qui se purifie Qui va profiter de cette purification-là Hein? Et ça revient à lui-même, c'est pour son bien à elle. Comme je disais tout à l'heure, comme Allah subhanahu il mentionne, il dit « Si, euh, oh vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche qui se suffit à lui-même, qui n'a, euh, qui est digne de louange. s'il veut, il va vous faire tous disparaître et ramener une créature différente, une nouvelle créature, une nouvelle création, et cela est facile pour Allah », Et après, plus tard dans le verset, il dit « Et celui qui se purifie ne se purifie que pour lui-même. » Ça veut dire si vous faites du bien, c'est pour vous-même. Et si vous faites du tort, vous ne faites du tort qu'à vous-même, pas à Allah. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné toutes ces choses-là pour notre bien à nous. Ouais. « Wa Allah il m'assir. » Allah subhanahu wa ta'ala ne fera rien perdre de nos bonnes œuvres et c'est vers lui qu'on va retourner. Et lorsqu'on va retourner vers lui hein, Et lorsque les créatures vont être Ramenées vers lui Et eh bien il va les rétribuer Selon ce qu'ils ont fait précédemment Et ils seront jugés Selon ce qu'ils ont ramené Comme euh, action hein, Comme croyance Et même si c'est la plus petite Des des choses où, Que ce soit grand ou petit Allah s'il l'a calculé Il l'a énuméré Hein Il l'a enregistré. Hein? Et, et euh, يعني, au jour de la résurrection, les gens vont dire ça. Les gens, au jour de la résurrection, ils vont dire, malheur à moi, hein? mais qu'est-ce qu'il a ce livre Il, il ramène tout. Hein? Il a tout enregistré. Il n'y a pas une petite chose, une grande ou une petite chose, excepté qu'elle est enregistrée dedans et calculée. et Il trouve tout ce qu'ils avaient fait présent devant eux et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Ce n'est pas ton Seigneur qui t'a fait, fait une injustice. C'est toi-même. C'est toi-même qui as mal agi et tu récoltes ce que tu as semé hein? parce que dans le livre il n'y a que ce que tu as fait et ce que tu as dit donc ça c'est par rapport à qu'est-ce qui a été dit dans le tafsir de Sheikh Al-Saad à propos de ces versets là et dans le tafsir de Ibn Kathir il dit wa qawluhu wa la taziru wazratun wazra ukra ayyam al-qiyama wa intad'u mutqalatun ila hamliha hay وإن تدعو نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من العوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب أي وإن كان قريبا إليها حتى ولو كان أباها أو ابنها كل مشغول بنفسه وحاله. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure propos. Du fait que chaque âme aura apporté ce qu'elle a fait elle-même. Même si ton un proche, ou ton père, ou ton fils, hein, tu, tu lui demandes de l'aide, personne ne va t'aider. Dans cette vie, oui, dans cette vie, tu demandes à ton père, il t'aide. Tu es un parent, tu demandes à ton fils, aide-moi à porter telle chose, il t'aide. Mais au jour de la résurrection, personne n'aide personne, chacun pour soi. Een, Dan hij: zegt: En hij zei: "Nou, wat de de zei: "Nou, wat En hij zei: "Nou, wat is de hand?". En hij zei: ceux qui vont profiter de hand?". En de de ce avec quoi tu es venu, c'est-à-dire le messager. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Cher, il mentionne, celui qui va prendre des leçons de ce que tu as ramené, en voulant dire le messager, qu'est-ce qu'il a ramené, et ceux qui font, qui font la da'wah aussi, lorsqu'ils appellent à Allah, ceux qui vont profiter de ce que tu mentionnes comme exhortation, ou comme euh, leçon, ou comme douros, ou comme enseignement, c'est uniquement les gens qui ont la compréhension et l'intelligence et qui craignent leur Seigneur et qui font ce que Allah leur a ordonné de faire Donc, Celui qui fait du bien c'est lui qui va en profiter et celui qui fait du mal c'est contre lui-même وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرُ Comme on a dit, hein, ça c'est la, la, même, la, même, explication mais en plus résumé. Ensuite il dit, euh, dans le, la suite des versets, là c'est le verset 19, <coughs> le verset 19, euh, et 19 à 24. الله وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير Hein? Donc, euh, c'est-à-dire, l'aveugle et celui qui voit ne sont pas égaux Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente De même que ne sont pas égaux les vivants et les morts Allah fait entendre qui il veut Alors que toi, Mohamed, Allah s'adresse au prophète Tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux hein? Tu n'es qu'un avertisseur nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur donc euh, le cheikh explique le cheikh al il dit yukhbiru ta'ala annahu la yatasawal al-addad fi hikmatillah fi ma awdahu fi fitri ibadihi fi fitr ibadihi wa wa ma yastawi ها البصر والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات كما انه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك ان هذه المذكورات لا تتساوى فكذلك أن عدم التساوي أو عدم تساوي المضادات المعنوية أولى وأولى فلا يستوي المؤمن والكافر ولا المهتدي والضال ولا العالم والجاهل ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتها فبين, فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى فإذا علمت, المراتب أو فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده فليختر الحازم لنفسه ما هو اولى به وأحقها بالإثار Donc, le cheikh, il explique la signification de ces versets-là. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que, les choses qui sont opposées ne sont pas égales dans la sagesse d'Allah subhanahu wa Et c'est pour ça, et ça c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans la nature, dans la nature profonde même de chaque serviteur. qu'il reconnaît et il sait en lui-même que celui qui est aveugle, hein, la personne qui ne, qui ne peut pas voir, qui n'a pas, pas la vue, elle n'est pas égale, et, elle n'est pas égale à la personne qui voit. L'aveugle n'est pas égal à la personne qui voit, dans le sens que il y a une différence entre les deux. Aujourd'hui, on vit à une époque où les gens nient même les évidences mêmes. Ils nient même les évidences mêmes. Tu vas dire à quelqu'un... Une personne aveugle n'est pas égale à celui qui est voyant. Ils vont dire, ben oui, ils sont égales. Hein, parce qu'ils ont été euh, conditionnés hein, à, à l'idée d'égalité entre toutes choses. Et donc, ils vont même mettre une égalité entre des choses qui n'existent pas. On parle de l'égalité dans la signification, hein, dans le sens, et dans, dans les, les capacités, et dans les moyens, et dans les... Hein, dans les... Dans les Dans les, dans les choses qu'on est capable d'accomplir. C'est sûr qu'il y, y a une différence entre le fait d'être voyant et puis d'être aveugle. Et s'il y a quelqu'un qui a un doute entre, en, à ce sujet-là, qui pense que les deux c'est égal, alors qu'il se crève les yeux et puis qu'il sort dehors pour voir est-ce que c'est la même chose. Hein, il y a une différence entre les deux. Et les deux sont pas euh, équivalentes. Donc, il y a le, la personne voyante et la personne aveugle ne sont pas pareilles. hein, ne sont pas égales. De même que le, le, les ténèbres et la lumière. Il y a une différence entre les deux. La lumière, c'est... Même des fois, quand tu es dans le, les ténèbres, quand tu es dans la noirceur, c'est comme si tu étais aveugle. Tu vois rien du tout. Surtout s'il n'y a aucune lumière. Et de même que... La lumière, donc il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu le vois, c'est clair. Mais l'aveugle, il est tout le temps dans le noir. Et la personne qui voit, eh bien, quand il y a de la lumière, elle voit. Quand il n'y en a pas, elle ne voit pas. Ou alors, ou à al karo De même que il y a, il y a une différence entre l'ombre et la chaleur ardente. Hein, il y a une différence entre les deux. Est-ce que quand tu es à l'ombre, c'est la même chose que quand tu es au soleil, en plein soleil Hein, à midi, dans la rue Non, il y a une différence entre les deux De même que les vivants Ne sont pas égaux et Pareils Et comparables aux morts Il y a une différence entre les deux Donc, de la même manière Que ces choses-là Vous n'avez pas de doute à leur sujet Et que vous reconnaissez Les distinctions et les différences Qui existent entre Ces, entre ces opposés-là Qu'on a mentionnés et qu'il n'y a aucune euh, comparaison ou égalité entre les deux, alors sachez, cher, il dit, alors sachez de, de la même manière qu'il n'y a, a pas non plus d'égalité entre les opposés, les opposés abstraits c'est-à-dire les choses abstraites qui s'opposent les unes les autres Eh bien les différences et les, euh, les, les inégalités. Et les, et les différences entre les choses abstraites sont encore plus grandes que les différences qui existent entre des choses concrètes qu'on connaît dans dans la vie d'ici bas et dans les choses concrètes hein, de la dunia. Donc, par exemple, le cher il dit comme par exemple, de la même manière qu'on a dit des, que, que les choses qu'on a comparées sont pas euh, qui sont opposées sont pas pareilles, eh bien, la même chose, on ne peut pas dire que le croyant est égal au mécréant. C'est-à-dire, le fait d'être croyant, ce n'est pas pareil que le fait d'être kafir, Il y a une différence entre les deux. De même que le fait d'être guidé et le fait d'être égaré, c'est deux opposés complètement différents et c'est complètement hein, inégal. Les deux, il n'y a pas d'égalité entre les deux, il n'y a pas de comparaison possible. Et il dit également entre le savant et l'ignorant. Est-ce qu'on peut dire que le savant et l'ignorant, les deux sont égaux? Hein? Non. C'est comme le jour et la nuit. De même que les gens du paradis, est-ce qu'ils sont comparables et égaux aux gens de l'enfer? Non. Il n'y a pas d'égalité entre ces gens-là. Voilà à moi. De la même manière qu'on dit que celui qui est vivant n'est pas égal à celui qui est mort ou ne sont pas pareil à celui qui est mort, eh bien, celui dont euh, qui est vivant dans la, sur la les, les gens qui sont vivants sur la terre, mais que euh, il y a certains d'entre eux sont vivants parce qu'ils ont un cœur vivant parce qu'ils sont croyants et les autres qui ont un cœur mort parce qu'ils sont des kuffar ils ne croient pas à Allah ils, ils obéissent pas à Allah et, et, et, et ils ne croient pas en sa révélation, eh bien les deux sont pas comparables non plus. Donc entre ces opposés qu'on a mentionné qui sont des opposés dans les choses abstraites, qui sont des choses de la, de la foi ou de la croyance ou des choses qui ont rapport avec la, la foi en l'au-delà et la foi en el-ray, eh bien, les différences entre ces choses-là, eh bien, elles sont des différences qui, ont, qui, qui sont hein, tellement grandes que c'est seul Allah Subhanahu wa Ta'ala qui peut vraiment hein, savoir L'écart qui existe entre les deux. Tellement les différences sont grandes et écartées entre ces deux catégories-là, comme le croyant et le kafir, ou l'égaré et le guidé, et des choses de ce genre. Et, donc, lorsque tu as compris donc, les différents degrés et les différentes catégories des choses et que tu les as distinguées, eh bien, maintenant, tu dois faire ton effort pour essayer de compétitionner dans le but d'obtenir, justement, ce qui hein, est à l'opposé de ce qui est mauvais. Et d'essayer de faire ton possible pour obtenir, justement, l'exemple de la foi. Et ça, c'est quelque chose que, lorsqu'on euh, lorsqu lit le Coran et la Sunnah, eh bien, on arrive le plus possible à distinguer. Et je peux euh, juste par exemple je vous donne un exemple par rapport à qu ce que j'ai euh, je peux dire par rapport à qu ce que j'ai connu moi même, par rapport à euh, des exemples de qu ce que j'ai connu dans la religion chrétienne avant l'islam et maintenant. Et je peux dire que, euh, pour beaucoup de gens qui sont dans le christianisme ou dans euh, d'autres religions, la distinction entre le vrai et le faux entre la foi et la mécréance, entre les garçons et la guidance, entre le bien et le mal, dans ces religions-là, les gens sont dans la confusion totale à ce sujet-là. Et ils sont confus. Et les choses ne sont pas claires pour eux. Et il n'y a, a pas une religion qui est plus claire dans ce domaine-là que l'islam. Et n'importe qui... Justement, qui lit le Coran, qui lit les hadiths du prophète Sallallahu qui regarde l'exemple des Sahaba, il va voir tout de suite et clairement à quel point les, les, les choses sont claires. Et que le halal, il est halal, il est clair. Et que le haram, il est haram, il est clair. Et non seulement Allah et le prophète Sallallahu ils nous interdisent ce qui est mauvais et ils nous ordonnent ce qui est bien. Mais il nous ordonne également qu'est-ce qui est recommandé. Il nous demande de faire qu'est-ce qui est recommandé pour nous rapprocher de l'obligation et il nous interdit qu même qu'est-ce qui est qu'est-ce qui peut nous amener au péché alors qu'il n'est pas nécessairement haram. Mais, mais du moment que cette chose-là peut nous amener au haram, il devient haram lui aussi. Hein? Donc c'est pour dire que les limites sont tracées et elles sont claires et tu vas voir que parmi les musulmans plus une personne a la connaissance de ce qui est dans le Coran et dans les hadiths du prophète et qu'elle applique ça plus elle va comprendre et voir la distinction entre la vérité et le faux le halal et le haram la sunnah et la bid'ah le péché et euh, l'obéissance elle va le voir de façon claire plus elle avance dans sa science et dans sa crainte d'Allah. Tandis que si la personne, elle est musulmane, mais qu'elle reste dans l'ignorance, qu'elle s'écarte du Coran, qu'elle s'écarte de la sunna, qu'elle ne fait pas de recherche pour apprendre sa religion, mais plus cette distinction entre le bien et le mal, entre le halal et le haram, entre le et le shirk, entre la bid'a et la sunna, cette distinction devient floue. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas la connaissance, parce qu'elle ne cherche pas la connaissance, parce qu'elle ne s'avance pas dans le hymne de l'islam. Et donc, quelqu'un doit faire des efforts pour ça, pour être capable de savoir la différence entre la foi et la mécréance. Beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les musulmans, ne savent pas la différence de façon claire entre le shirk et le tauchi, entre le kuf et l'iman. Et qu qu'est-ce qu que sont les choses qui font sortir de la foi Qu'est-ce que sont les conditions de la foi? Qu'est-ce qui sont les conditions de la, ilah, ilallah? Qu'est-ce que sont les choses qui annulent l'islam de quelqu'un? Hein? Et les principes, comme ça, les bases de la religion, beaucoup de gens sont loin de ces réalités-là parce qu'ils ne les ont pas apprises. Hein? De même que la différence entre qu'est-ce qui est sunnah et qu'est-ce qui est bid'ah. Hein? Et entre la salafia et les voies d'égarement, ils ne connaissent pas bien la différence parce qu'ils n'étudient pas comme il faut ces choses-là. Et il ne retourne pas à la compréhension des salafs. Donc, ça c'est un point important. Et n'importe quel croyant qui veut réellement être capable de distinguer entre les choses, il doit faire tous ses efforts pour être capable justement d'obtenir les connaissances nécessaires pour être capable de faire ces distinctions-là. Et qu'il choisisse pour lui-même qu ce qui est le plus bénéfique et le meilleur. Hein? Et plus il aura la connaissance de ça, plus il fera le meilleur choix. أصفيت. الله سبحانه وتعالى إذ إن الله يسمع من يشاء سماع فهم وقبول لأن لأنه تعالى هو الهادي الموفق وما أنت بمسمع من في القبور أي أموات القلوب أو كما, أو كما أن دعائك لا يفيد سكان القبور شيئا كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا maar dat is het niet. En ik wil dat je het niet hebt. Hein? Kubila Le Sheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne: Inna Allah يusmi'u ma'ayyashah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait entendre qui il veut. Hein? Tout à l'heure, on a mentionné dans le verset: Que Tu vas seulement avertir, ou tu, tu, tu, tu ne fais qu'avertir ceux qui craignent leur Seigneur. Sans l'avoir vu et établissent la salade. Parce que, c'est... en réalité, même si tu avertis les autres qui ne craignent pas leur Seigneur, hein, alors qu'ils ne, qu ne le voient pas, et, qu est, et qui. Même si tu avertis ceux qui n'établissent pas la salade, ils ne vont pas en profiter. Parce que ça ne va pas les pousser à faire les œuvres et à faire des efforts. À moins que ces personnes-là sont sincères et sont touchées par leur rappel. ...en qu'ils écoutent et qu'ils suivent. Mais dans ce verset ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allaha yusmi'u man yasha'. Allah subhanahu wa fait entendre qui il veut. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait entendre qui il veut dans le sens il il donne l'ouïe à qui il veut Non, il parle euh yani tout le monde euh, yani qui ont l'ouïe, qui ont la capacité d'entendre, capacité auditive. Ils entendent la parole d'Allah. Ils entendent le Coran quand il est récité. Ils entendent les explications qui leur sont mentionnées. hein? Et tu vas voir le, le mu'min. Et tu vas voir le pécheur. Et tu vas voir le kafir. Et tu vas voir les gens qui suivent leurs passions. Tout le monde entend. Quand ils écoutent les paroles, ils entendent. Sauf que lorsqu lorsque Allah a dit « Inna Allah a yusmu'u mayasha » Allah a fait entendre qui il veut le chef explique, il dit, c'est-à-dire d'une écoute d'une écoute de compréhension et d'acceptation Donc c'est pas juste d'écouter hein. plutôt c'est pas juste d'entendre quelque chose mais c'est de l'écouter, de le comprendre et euh, de l'accepter et c'est de cette écoute-là dont on parle c'est uniquement ceux qui entendent qui, qui répondent à l'appel. Mais de quelle entente on parle ici? Hein? On parle pas juste du fait d'entendre avec les oreilles. Même les animaux entendent. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il dit, euh, il y a un, hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala compare les kuffas, par exemple, lorsqu'on les appelle à l'islam, À des bêtes, à des animaux, lorsqu'on les appelle, lorsque tu appelles un animal, parce que l'animal il comprend ce que tu dis, hein, il comprend pas qu'est-ce que tu dis, eh bien, ils entendent, mais ils comprennent pas. Donc, quand Allah parle ici, hein, de faire entendre, il parle en réalité de faire comprendre, et de faire en sorte que la personne accepte, hein? et quand on dit que les koufars, euh, dans ce sens-là, ils sont comme des animaux, eh bien, c'est dans le sens qu'ils ont des capacités et les moyens nécessaires pour comprendre, parce qu'ils ont l'intellect, ils ont le cœur, ils ont l'ouïe, ils ont la vue, ils ont un cerveau pour réfléchir, un cœur pour réfléchir et tout, mais ils ne l'utilisent pas, hein, ils ne l'emploient pas. Donc, c'est comme si ça leur servait à rien. Hein, et dans ce sens-là même, ils sont pires que des animaux, puisque les animaux n'ont pas la capacité, alors qu'on on peut pas les blâmer. C'est pas comme celui qui a la capacité mais qui ne l'utilise pas. Et donc ils, ils, ils, ils n'entendent il c'est comme s'ils n'entendaient pas. L'anhu ta'ala huwa al-hadi al Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guide c'est lui qui donne le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète dans ce verset là sallalahu dit wa ma anta bi et tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Hein? Tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux, c'est-à-dire, cher il dit, c'est-à-dire ceux qui ont les cœurs morts. Ou bien, euh, ou bien, une autre signification aussi, une autre interprétation, ça pourrait être aussi que, de la même manière que si tu parles, ou si tu cries, ou si tu t'adresses aux morts, ils ne peuvent rien entendre, eh bien de la même manière, tu ne peux pas non plus euh, faire entendre Euh, ou profiter la personne qui se détourne de la vérité Et qui est obstinée à rejeter la vérité hein? Mais, qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, c'est comme si Allah a dit dans ce verset-là Que ton, ta tâche et ton devoir, c'est uniquement d'avertir Et de transmettre le message qui t'a été envoyé Que ce soit accepté de ta part ou non Tu transmets le message Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'il faut, hein, quand on fait la dawa aux gens, on, on, suit des on doit suivre l'exemple des messagers. Et on doit appeler les gens à suivre l'islam que, euh, que le prophète wa sallam nous a apporté et nous a enseigné. Et non pas essayer de déformer l'islam pour faire plaisir aux passions des hommes pour les attirer à nous ou attirer à l'islam. Comme le font par exemple les gens de Bid'a et les hizbiin Qui inventent un islam pour faire plaisir aux gens Un islam qui est en accord avec les passions Pour que les gens soient attirés à cet islam-là Mais cet islam, c'est pas l'islam C'est en réalité une déformation de la réalité Donc, euh, yani, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite In anta illa nazir ها؟ تنك ان avertisseur انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا اي مجرد ارسالنا اياك بالحق لان الله تعالى بعثك على حين فتره من الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضروره وضروره عظيمه الى بعثك ها عظيمة إلى بعثك فبعثك رحمة للعالمين وكذلك ما, بعثك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق بشيرا لمن اطاعك بثواب الله العاجل والاجل ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والاجل ولست ببدع من الرسل فما من امه من الامم الماضيه والقرون الخاليه الا خلا فيها نذير يقيم عليهم حجه الله Donc, le Sheikh dit: Tu n'es qu'un avertisseur, hein, et nous t'avons envoyé avec la vérité, c'est-à-dire, euh, yani, nous t'avons envoyé uniquement avec la vérité, et pour, parce que Allah t'a envoyé à un moment où il n'y avait plus eu de messager depuis longtemps et que les voies avaient été hein, perdues, et que la science avait été hein, égarée, et donc c'était une grande nécessité que tu sois envoyé à ce moment-là. Et Allah t'a fait, donc, envoyer comme messager, comme une miséricorde pour les hommes. Hein. Donc le prophète, salam, il est venu à ce moment-là, c'était comme une miséricorde pour l'humanité. Et Et euh, ça, c'est toujours le cas jusqu'à la fin des temps. La venue du prophète Mohammed, c'est une miséricorde pour l'humanité et pour le monde. Et de la même manière, donc ainsi, il t'a envoyé. Hein, il dit, Ainsi, nous t'avons envoyé avec la religion de la droiture et le droit chemin. C'est une vérité et il n'y a pas de fausseté là-dedans. De même que nous t'avons envoyé avec ce Coran, ce, ce, ce, ce grand Coran qui comprend... Hein, Il y a qui comprend le rappel sage de vérité et de véracité et de sincérité et nous t'avons envoyé comme avertisseur et comme annonciateur pour celui qui donc annonciateur d'une bonne nouvelle pour celui qui t'obéit qu'il aura la récompense d'Allah dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà et de même que comme un avertisseur pour celui qui désobéit qu'il aura le châtiment d'Allah dans cette dunya Et dans l'au-delà. Et, et tu n'es pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Tu n'es pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Et il n'y a pas une nation parmi les nations passées et les, et les, les générations qui ont précédé, excepté qu'il y avait un, un, un, un avertisseur qui a été envoyé pour eux. Un immin ummatin. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et la raison pour ça, c'est que Allah veut établir la preuve sur eux. Pour que celui qui périsse, périsse après que la preuve lui ait été clarifiée. Donc c'est comme s'il choisit de périr lui-même parce que la preuve a été établie sur lui. Ou que s'il si choisit de, de, de prendre la vie et de suivre les messagers, eh bien, il va vivre après avoir reçu la preuve, hein, de justement du fait qu'il suit qu ce qui a été envoyé par Allah, et il a eu la promesse de la récompense. Donc, il va suivre et euh, obéir aux messagers, et donc il aura la vie à cause de ça et il, il suivra ça avec preuve Donc ça c'est qu ce qui a été mentionné dans ces versets-là à ce sujet et euh, dans les versets de, dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir euh, il reclarifie re ces points-là points en disant de façon plus résumée il dit al المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما فرق وبون كثير كما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وكذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء والكافرين وهم الأموات كقوله تعالى اولا من كان ميتا فاحيا وجعلناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كماثليه في الظلمات ليس بخارج منها وقال عز وجل مثل الفريقين كالعمى والاصم والبصير والسميع هل هل يستويان مثلا؟ فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والاخره حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون والكافر اعمى واصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها بل هو يتيه في غيه في غيه في ظلمات في غيه وضلاله في الدنيا والاخره حتى يفضي به ذلك الى الحرور en dan de karim. En dan de karim. En dan de En de karim. En de karim. En de karim. En dan de karim. de karim. En dan de karim. En qui de Différentes et opposées Ne sont pas égales hein? Il nient Cette égalité là Comme l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux et Il y a des différences, des grandes différences entre les deux De même que les ténèbres et la lumière euh, L'ombre et la chaleur ardente De même que les vivants et les morts Ne sont pas égaux Et ça c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne Pour les croyants C'est à dire que ce sont eux qui sont les vivants Et les, et les kafiroun, les coufards, qui sont les morts. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs autres versets, comme le verset dans lequel Allah mentionne ce qui signifie Est-ce qu'on peut comparer celui qui, euh, était et qui, celui qui est mort, puis que nous avons ramené à la vie, et que nous lui avons donné une lumière dans laquelle il marche parmi les hommes Est-ce que celui-là est comparable à celui qui vit dans les ténèbres et qui n'en sort, sort pas. Hein, ça, c'est un premier verset. Et c'est clair qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux de ressemblance entre les deux. Et l'autre verset, l'exemple des deux groupes sont comme les vivants et les, et les sourds, et les voyants et les odiens. Comme l'aveugle et le sourd, le « et » Le voyant et l'audien. Est-ce que les deux sont égaux Donc, c'est comme si Allah Taala dans ce verset-là, il compare le croyant et il, il le mentionne comme étant celui qui voit et qui entend et qui est dans la lumière et qui marche sur un chemin droit dans la taniya et dans l'au-delà et dans la, euh, la situation où l'état va être euh, yani, établi de façon permanente et éternelle dans le paradis et qu'il sera euh, donc dans le paradis sous les, sous les, euh, les ombres et les ruisseaux euh, et qu'il compare donc, euh, le képhir, lui à celui qui est aveugle et, et qui est euh, sourd et qui vit dans les ténèbres et qui marche dans les ténèbres et qui n'en sort jamais hein, et qui reste constamment dans son, dans son errance et dans son égarement et dans sa déviation dans la Dunia et dans l'au-delà, jusqu'à ce que cela l'amène vers la chaleur ardente et la fumée de l'enfer, de même que euh, il y a l'eau bouillante. Et il n'a pas d'ombre, excepté l'ombre de la fumée qui brûle. Et il n'a pas de fraîcheur et il n'a pas d'amis, rien, personne. Il reste dans l'enfer comme ça. Donc ça, c'est Deux choses totalement différentes et opposées, et l'une, c'est certain que l'une n'est pas égale à l'autre. Et si tu demandes à n'importe qui, à n'importe quel être humain, lequel des deux tu préfères, dans quel, de, dans quel de ces deux groupes-là tu veux appartenir, auquel de ces deux groupes-là tu veux appartenir, et c'est certain qu'ils vont choisir le parti ou le, le côté des croyants. Et c'est pour ça qu'Allah donne cet exemple-là justement pour faire réfléchir les hommes et pour les amener à faire le bon choix. Et il dit ensuite وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ اَيْيَهْدِهِمْ إِلَى سَمَعِ الْحُجَّةِ وَقَبُولِهَا وَلِنْقِيَادِ لَهَا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَكَمَا لَا يَنْتَفِعُ لَمُوَ كما وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم إن أنت إلا نذير أي إنما عليك البلاغ والإنذار والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء dus hier is bashiran wa nadhiran ay bashiran is in pas vraiment rien de plus qui a été rajouté dans l'explication C'est euh, yani la même explication qui a été mentionnée que de qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure et euh donc on va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui pour le tafsir et demain on va reprendre à partir du verset donc on va prendre on va reprendre à partir du verset 25